Bonjour à vous tous, nous sommes vendredi 23 septembre 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le numéro 1 Burundi demande au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme de collaborer avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture commune de la situation au Burundi. Evariste s'est s'exprimait hier à la 70e, 17e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Vous l'entendrez Le comité national de riposte contre la propagation de la fièvre de la vallée du Rift a décidé de rouvrir les marchés de bétail à l'intérieur des provinces depuis ce jeudi. Et le premier des élus parmi les notables de la colline d'Ondi en commune, Moussigati de la province Wouwanza, n'a pas pu prêter serment ce jeudi. Et pour cause, c'est un responsable d'un parti politique. Vous entendrez aussi Adrien Sibomana, président de l'institution d'Oubouchingana et Dia que la mise en place des notables collinaires n'est pas synonyme de la suppression de cette institution, contrairement à ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. Voilà pour le Solaire. Oh bonjour. Le Burundi apprécie les actions menées par la communauté internationale pour rétablir la paix, bien qu'il reste encore à faire Dans son discours lors de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, aux États-Unis, tenue au cours de cette semaine, le président de la République, Valistendai Chimi, a déploré que malgré les avancées du Burundi en matière de démocratie, certains fonctionnaires des Nations Unies continuent à le disqualifier. L'occasion pour le numéro 1 Burundais de demander au Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme de collaborer avec l'ensemble des États pour avoir une lecture commune de la situation au pays. Suivez. Nous souhaitons que les États membres des Nations unies se lèvent comme un seul homme pour protéger et promouvoir tous les droits humains dont doit jouir l'humanité sans distinction aucune. Nous apprécions ce qui se fait déjà aujourd'hui, mais il reste encore à faire. C'est pour cela que je profite de cette occasion Pour remercier vivement la communauté internationale pour les efforts qu'elle a fournis pour rétablir la paix et la stabilité dans mon pays. Dans son cadre, il m'a congé de porter à la connaissance de cette auguste assemblée qu'une justice équitable pour tous est aujourd'hui une réalité et que les droits de l'homme dont le droit d'expression et de presse, sont respectés sur toute l'étendue du territoire burundais. Quand nous nous battons au quotidien contre l'impunité, certains fonctionnaires des Nations Unies cherchent encore à disqualifier nos actions. Il est alors grand temps, Monsieur le Président, que le Commissariat des droits de l'homme soit en diapason avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture commune de la direction des politiques de nos pays au lieu de vouloir de téléguider ces actions à travers des commissions et des bureaux de rapporteurs spéciaux inattendus. Le moment est venu, Monsieur le Président, pour que les Nations unies reconnaissent les avancées réalisées par mon pays depuis 17 ans et comprennent que, Le statut de pays fragile ne s'applique plus au Burundi. Le président Évariste Ndayishimiye est un extrait de son discours à la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies à New York. Je venais de vous le dire, les marchés de bétail sont ouverts à l'intérieur des provinces depuis ce jeudi, ce qui signifie que les bêtes ne doivent pas dépasser les frontières des provinces. C'est l'une des décisions prises par le comité national chargé du suivi de l'évolution de la fièvre de la vallée du Rift. Après une réunion des membres de ce comité, le vice-président de cet organe a tenu à préciser que les cas de contamination ont sensiblement diminué. Dr Santos Niragira a recommandé la poursuite de la campagne de vaccination du bétail dans toutes les provinces du pays. On l'écoute et nous devons cet élément sonore à nos confrères de la radio nationale. On a constaté que les cas de contamination ont sensiblement diminué dans les différentes provinces du pays. Pour cela, les marchés du bétail à l'intérieur des provinces sont ouverts, mais le bétail n'est pas autorisé à traverser les limites des différentes provinces. Deuxièmement, faire un suivi régulier de l'évolution des statistiques en rapport avec la maladie afin de permettre l'intervention rapide en cas de besoin et d'arrêter les mesures conséquentes. Pour des animaux euh, destinés à l'élevage, une quarantaine d'une semaine est obligatoire avant de traverser les frontières euh, des provinces. Le transport de ces animaux sera assuré par des véhicules euh, munis euh, d'une autorisation préalable délivrée par le directeur du bureau provincial de l'environnement, l'agriculture et l'élevage et seront escortés par des policiers. Quatrièmement, pour les cas d'importation, une quarantaine est obligatoire à rentrer sur le territoire national. Cinquièmement, le comité chargé du suivi de l'évolution de la fièvre de la varée des Rift recommande de poursuivre la campagne de vaccination dans toutes les provinces, surtout dans les zones où des cas de maladie sont identifiés afin de continuer à, à conjuguer les efforts menant à éradiquer euh, cette pandémie. Le ministre en charge de l'élevage nous parle également du deuxième lot de vaccins réceptionné ce jeudi par le gouvernement burundais. Ce lot équivaut à 130 000 doses. Docteur Santos-Niraguilla précise que ces doses vont être utilisées dans la lutte contre la fièvre de la vallée du Rift. Plus de 1000 vaches ont attrapé cette maladie et 450 en sont mortes. Je vous propose de l'écouter. Nous venons de réceptionner 130 000 doses de vaccins. C'est un deuxième lot que nous venons de réceptionner. On en avait déjà réceptionné 135 000 doses. C'était en date du 31 juillet 2022. Pour le premier lot, nous l'avons utilisé pour vacciner autour de 103 993 vaches et 44 756 petits ruminants. Ces doses de vaccins ont été utilisées dans les provinces. Kirundo, Kayanza, Tega, Makamba, la province Parmi les dégâts qui ont été causés par cette maladie, 1051 vaches ont attrapé la maladie et parmi ces 1051 vaches, 472 vaches sont mortes. Du côté des petits rémunants, 669 petits ruminants ont contracté la, la maladie. Et parmi ces petits ruminants, 269 chèvres et moutons euh, sont morts. Nous attendons d'autres héros qui vont euh, venir très prochainement. Et au total, nous attendons 875 000 vaccins qui vont nous parvenir ici. Et nous allons continuer à les utiliser dans le cadre de la contre ce fléau. Docteur Santos Niraguiras c'est le ministre en charge de l'élevage. Il est également vice-président du comité national chargé du suivi de l'évolution de la fièvre de la vallée du Rift. Il est 13 h 03 à Bujumbura et sur Isanganilo. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Un élu parmi les notables de la colline d'Ondi, en commune Moussigati de la province de Bouvanza, n'a pas pu prêter serment ce jeudi. Les organisateurs de cette activité l'ont empêché, lui demandant de démissionner d'abord du Parti savagna FRODEBO qu'il dirige dans cette commune. Il demande d'être rétabli dans ses droits, étant donné qu'il a été le premier parmi les élus de sa colline. Au niveau de l'administration, on explique qu'un responsable d'un parti politique n'était pas autorisé à se faire élire, ce qui n'est pas le cas pour un simple membre. Gabriel Rurahinda s'était fait élire sur la colline d'Ondi de la commune de Moussigati et il a été le premier lors du dépouillement, comme il l'a dit. Des listes ont été affichées. C'est ce jeudi, au moment de prêter serment, qu'il a été rayé de la liste et les organisateurs de l'activité lui ont demandé de démissionner d'abord dans le parti Savoy-Nafrondezou dont il est responsable communal, chose qu'il a refusé de faire selon les témoins sur place à Mossigati. Il y réclame être rétabli dans ses droits et dit ne pas comprendre pourquoi il a été rayé de la liste à la dernière minute après d'autres étapes qu'il a traversées sans aucun empêchement. Le gouverneur de la province de Luanza précise que l'activité de ce jeudi de prêter serment pour les conseils des notables s'est bien déroulée dans sa province sauf une ou deux absences qui auraient été enregistrées pour des raisons inconnues. Cléophastinis Guiman a fait cependant savoir que les responsables des partis politiques n'étaient pas autorisés à faire partie des conseils et des notables. Celui qui n'a pas prêté seulement ce jeudi, si le simple membre du parti peut saisir les autorités concernées, pour qu'il soit établi dans cette voie c'est parce qu'elle était sakaanya na mubanza hajayisangana niro Merci, Spes, Caritas, Cavagnana, et selon Adrien Sibomana, qui présidait l'institution de Wuxinganae, la mise en place des notables collinaires n'est pas synonyme de suppression de cette institution. Et c'est après que le ministre de l'Intérieur, Développement communautaire et de la Sécurité publique ait déclaré que cette institution n'existe pas depuis ce jeudi, le jour de prestation de serment de ces notables collinaires, dernièrement élus. Suivez Adrien Sibomana, il revient sur ce qui doit caractériser un bon notable dans cette traduction. De varisten is een Est investi, celui qui dit la vérité, intègre dans la société, celui qui lutte pour la justice et celui qui n'est pas penchant. Il doit bien cohabiter avec son épouse et bien organiser sa famille. Il doit être caractérisé par une bonne cohabitation envers ses voisins, ses collègues de service et doit lutter contre des divisions. Est-ce que si on met en place une nouvelle institution de notable, cela explique que ces caractéristiques sont suspendues. Je pense que c'est faux. Les gens interprètent mal l'état des choses ou bien c'est mal expliqué. Je reste convaincu que personne ne peut suspendre les caractéristiques de Wishingan Nous, de Wishingan nous nous sommes déjà exprimés qu'ils ne sont pas contre cette nouvelle institution, ce qui va aider les justiciables à ne pas faire de longs trajets. Je pense que même ces facilitateurs collinaires devraient être caractérisés par ces coutumes qui caractérisent Caractérisé des machines à ma fille. Actualité internationale. À 13h, 7 minutes à Bojambora et sur Isanganiro, nous ouvrons la rubrique internationale de cette édition. Les dirigeants des États ouest-africains réunis en sommet extraordinaire jeudi 22 septembre à New York ont décidé de prendre des sanctions progressives contre la junte militaire en Guinée face à l'inflexibilité des militaires pour une date de retour des civils au pouvoir. Tous les dirigeants ouest-africains réunis à New York, à l'exception du Mali, de la Guinée et du Burkina, dirigés par des juntes et suspendus de la CDAO, ont également réclamé la libération de 46 militaires ivoiriens détenus au Mali, ce qui avait déclenché une grave carrière entre les deux pays. Et au moins 53 migrants sont morts noyés au large de la Syrie après le naufrage d'une embarcation partie du Liban, a indiqué vendredi le ministre libanais des Transports, Ali Hamir. C'est dans un nouveau bilan. Plus de 100 personnes, principalement des Bilbanais et des Syriens, se trouvaient à bord du petit bateau qui a chaviré jeudi au large de la ville portuaire de Tartos. Ce qui signifie que des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, a ajouté le ministre. Un précédent bilan jeudi soir faisait état de 34 morts. Il est 13h08 à Bujumbura et sur Isanganiro. Avant de boucler ce journal, je vous en rappelle les grandes articulations le numéro en burundais Demande au commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme de collaborer avec l'ensemble des États membres pour avoir une lecture de la situation au pays. Evariste Ndaichimiye s'exprimait hier à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Et le comité national de riposte contre la propagation de la fièvre de la vallée du Rift a décidé ce jeudi de rouvrir les marchés de bétail à l'intérieur des provinces. Et le premier des élus parmi les notables de la colline d'Ondi en commune Musigati de la province Bouvanzan n'a pas pu prêter serment ce jeudi. Et pour cause, c'est un responsable d'un parti politique. Vous avez également suivi Adrien Sibomana dire que la mise en place des notables collinaires n'est pas synonyme de suppression dans de l'institution d'Ovushingan Hae qu'il dirigeait, contrairement à ce qu'a déclaré le ministre de l'Intérieur. Ainsi, se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Nelly Kuihangana pour la mise en onde au micro Jean Bosco. D'où a passé un très bon après-midi.